Unité zéro, leçon trois, phonétique. A observer, écouter, répéter.、C. Café. G. Grégoire. g T. T. D. Deux. Parlez. P. Parler. B. Bien. Ch, chambre. J, je, c h Je. j Bonjour. S, s i x Z, Lisez. F, Photo. V. Vous.